Dossier 4, à chacun son rythme. Leçon 2, rendez-vous. Activité 1 et 2. Qu'est-ce que tu fais ce week-end Tu veux sortir vendredi Ah non, vendredi soir, c'est impossible pour moi. Je vais à une soirée salsa. Et ce week-end, je ne suis pas à Marseille, je pars faire du bateau. Alors,、euh, jeudi Oui, jeudi, ça me va. On va où On peut aller en boîte, au zénith. En boîte Oh non. Pourquoi pas un bon film Ok, on va au ciné si tu veux. On se retrouve jeudi à 6h30 sur le Vieux-Port On prend un verre dans un bar sympa et on choisit le film. Oui, d'accord. Rendez-vous à 6h30. À jeudi alors. Salut Lucille. Attends, je propose à Hugo et Sonia de venir Euh. Ouais, si tu veux. Ok. À jeudi. Salut Malik.